Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Vous voudrez bien nous excuser pour ce léger retard, les grands titres de cette édition du 5 août 2022. Le Burundi doit aux organismes dont il, est, dont il est membre des arriérés de ses cotisations évaluées à plus de 147 milliards de francs burundais. Une note relative a été présentée mercredi en Conseil des ministres par le ministre des Finances. Trois personnes, dont le représentant des jeunes imbonnaie la poulée en Provence Ngozi écopent d'une servitude pénale à perpétuité ainsi qu'un dédommagement de 30 millions de francs burundais. La sentence a été prononcée par le tribunal de grande instance de Ngozi. Ces hommes sont tous accusés d'homicide. Et les habitants de Moudoubougou en commune à Gihanga de la province de Séoubanzan, confus foncier avec le camp militaire Moudoubougou, accusent les militaires de les malmener quand ils se rendent dans les champs et sollicitent l'intervention du médiateur national déjà saisi pour cette affaire. Et en actualité internationale, au Sénégal, l'opposition a réussi son pari de pousser le parti au pouvoir à la cohabitation à l'Assemblée nationale. Et c'est une première depuis l'indépendance du pays en 1960. Ja. Oh bonjour. Plus de 147 milliards de francs burundais, tels sont les arriérés des contributions du Burundi aux organismes internationaux dont le pays est membre. Ces arriérés figurent dans une note que le ministre des Finances et de la Planification économique a présentée mercredi au Conseil des ministres. Il a été recommandé dans ce Conseil de faire un choix rationnel des organismes dont le Burundi tire grand profit. Suivez plutôt Prosper Nahor c'est le porte-parole et le secrétaire général du gouvernement. Actuellement, le besoin de financement s'élève à 147 772 884 382 francs. Cette situation est due à une multitude d'organisations internationales auxquelles le Burundi est membre sans nécessairement tenir compte du profit que le pays va en tirer. Entre-temps, les ressources financières dont dispose le pays ne permettent pas d'honorer les engagements financiers au titre des contributions statutaires. La note émet une série de propositions de mesures pour essayer d'y remédier, notamment faire un choix rationnel des organismes internationaux auxquels le Burundi doit adhérer en tenant compte non seulement des intérêts du pays, mais aussi du crédit budgétaire disponible au titre des contributions aux organismes régionaux et internationaux, de se retirer de certains organismes auxquels le Burundi ne tire pas des bénéfices économiques, politiques et financiers escomptés. Faire une priorisation des paiements au titre des contributions et des impayés pour consommer le budget disponible. Faire participer le ministère en charge des finances aux négociations du plan d'appurement des arriérés. Tenir compte chaque fois de l'impact budgétaire et financier de nouveaux engagements au niveau international ou régional. Après échange sur la note, les observations et recommandations suivantes ont été formulées. Les ministères sectoriels, y compris les institutions parétatiques, doivent actualiser la liste des organismes auxquels l'État du Burundi est membre et un plan de régularisation échelonné de tous les arriérés. Le ministre en charge des affaires étrangères va actualiser et ramener pour analyse par le Conseil des ministres le dossier relatif à l'identification des organismes dans lesquels le Burundi doit rester membre et ce qu'il peut être. Prosper Nauruamie, qui est en extrait du compte-rendu du Conseil des ministres de mercredi, c'est le porte-parole des secrétaires générales du gouvernement. Grogne de certains parmi les habitants de la colline Guitoué en commune et province Rumongue, accusant la Cour spéciale de terrer autre bien, de remettre en cause les conventions de partage scellées entre les parties en conflit. Ils indiquent que ces actions de cette Cour ne sont pas de nature à cimenter la cohésion sociale et demandent plutôt à cette Cour d'avaliser ces conventions. Pascal Nguendacourio, président de cette Cour, dit que celle-ci peut réanalyser la légalité de ces conventions. Et si une partie se dit lésée, est là, selon lui, le plan droit d'interjeter appel Jean-Pierre Misako. Ceux qui s'insurgent contre les décisions de la Cour spéciale des terres et autres biens sont certains des résidents de la colline Gitwe Ils brandissent des écrits prouvant un arrangement à l'amiable partageant en deux parties égales entre eux. Et les rapatriés, une propriété litigieuse, et cela fait bientôt 10 ans, un arrangement avalisé par la délégation provinciale de la Commission nationale des terres très bien, et autres biens, un mois après. Deux ans après, lit-on toujours dans ses écrits, les rapatriés se sont retirés de cet arrangement et ont introduit un recours à la CNTB, un recours rejeté. La CNTB estimant que les délais de recours ont expiré. Un appel a été ensuite introduit à la première chambre de la Cour spéciale des terres et autres biens Et là aussi, il n'a pas été reçu. L'appel sera reçu et traité à la deuxième chambre de la CSDB qui a révisé cet arrangement à l'amiable, recréant ainsi un climat malsain entre le résidents et la patrie concernée. Pour Pascal Kurio, président de la Cour spéciale des terres et autres biens, un magistrat de la deuxième chambre peut recevoir et traiter un dossier rejeté aux échelons inférieurs, selon seulement la partie lésée peut demander révision. Étant donné que la demande en révision n'est pas suspensive d'exécution en attendant l'issue de son recours, les parties perdantes doivent respecter les mesures d'exécution prises par la Cour Pour ne pas s'exposer à la rigueur de la loi pénale contre les cas de rébellion, dit Pascal Ngenakurio, réagissant à la récente insurrection ayant dernièrement perturbé l'exécution des jugements rendus par la CSTB sur cette colline de Gitwe. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Et la servitude pénale à perpétuité ainsi qu'un dédommagement de 30 millions de francs burundais, c'est la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance d'Ungozi contre trois des quatre personnes parmi lesquelles le représentant des jeunes Imbonella coulé en province, Ungozi. Ces hommes sont tous accusés de meurtre d'un jeune employé d'un hôtel de la ville d'Ongosi au mois de février dernier. Une condamnation presque similaire à la peine requise par le parquet de la République à ces hommes montrés publiquement à la télévision par la police à Bujumbura. Apollinaire, Monsagara. Ces personnes condamnées à perpétuité sont Gérard Naomvokie, Apollner Mibouro et Nyomhuru Musafiri. La quatrième, Rahailoy, va écoper 20 ans de prison ferme. Les trois premiers hommes sont accusés d'avoir tué, dans la maison de Moussafiri, représentant provincial des jeunes Ibonirakure, un certain Bernard Sabima Anad, dix petits, travaillant dans un hôtel d'Ongoze. Jusqu'à présent, le motif de son meurtre reste inconnu, car ces hommes refutent les allégations, arguant que tout ce qu'ils ont dit devant l'OPJ a Jumbura n'est que le fait de la torture. Pourtant, la Haïloï n'a jamais nié qu'il a transporté le cadavre à moto avec Moussa Fili jusqu'à la rivière Ngaka où il a été jeté. Il dit avoir exécuté l'ordre de son responsable des jeunes du parti au pouvoir de peur d'être tué en plus de l'emprisonnement. Ces condamnés sont obligés de donner à la famille du défunt un dédommagement de 30 millions de francs. Ils vont écoper une contrainte par corps équivalente à cette somme d'argent en cas de non paiement de ce so dédommagement. Le corps Bernard Sabima Anna a été retrouvé le lendemain, le 5 février dernier, dans la même rivière Ngak. Ces quatre personnes ont été arrêtées un à un par le service de renseignement de Bujumbur, Dongozi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Merci Apolline Mouzagala, il est 13h05 à Bojumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro Vous ratez l'essentiel. Ce journal se poursuit. Le gouverneur de la province de Makamba demande aux agents de sécurité de sanctionner sévèrement les conducteurs de moto attrapés en infraction. Une sanction s'ajoutant à l'amende qui leur est infligée afin de bien contrôler la sécurité routière. Au lieu de saisir uniquement les motos, car ces dernières n'enfreignent pas la loi. Cette injonction a été donnée ce jeudi lors d'une réunion qu'il a eue avec les administratifs des collines et des sous-collines et des agents de sécurité dans les zones de Mabanda, Kibago et Boukeye. Dans cette même optique, il recommande aux chefs des collines d'établir la liste des plaques de motos et leurs conducteurs se trouvant sur les collines dont ils sont responsables d'ici le 15 de ce mois. Élisée Quizera. Dans cette réunion de ce jeudi du gouverneur de la province de Makamba qui l'a opposé avec les administratifs des collines, des sous-collines et des agents de sécurité dans les zones de Kibago et boukeye l'administrateur de la commune Mavanda, Jambéry Ratungimana, fait savoir que les conducteurs des motos constituent un problème pour la commune. Ces dix conducteurs sont accusés du mauvais chargement, et de la facilitation du transport de fraude. Pour faire face à ce problème, François Ngo Sirazana, gouverneur de la province de Makamba, demande aux agents de sécurité de sanctionner sévèrement les conducteurs des motos attrapés en infraction. Une sanction s'ajouta à l'amende qui leur est infligée au lieu de saisir les motos. Cette autorité provinciale demande que ces conducteurs fautifs soient incarcérés au moins une semaine Car les motos en soi qui se saisissent actuellement n'enfreignent pas la loi. Si on saisit les motos, ces conducteurs se retrouvent en route utilisant d'autres motos et recommettent les mêmes infractions, explique-t-il. Dans cette même optique, il recommande au chef de colline... D'établir la liste des motos et les conducteurs se trouvant sur les collines dont ils sont responsables plus tard, le 15 de ce mois. Depuis Makamba, Élisée Kuisera pour la radio Isanganiro. Merci Élisée, je vous l'avais dit dans les titres les habitants de Moudoubougou en commune Gihanga de la province de Boubanza en conflit foncier avec le camp militaire, Moudoubougou se plaignent d'être malmenés et battus par les militaires quand ils se rendent dans les champs. Il demande à l'Ombudsman Burundais de trouver une solution à ce conflit. Le gouverneur Cleofas Nizigimana demande à ses habitants d'attendre tranquillement la décision de l'Ombudsman Burundais. Cet homme est l'un des habitants de Moutoubougou en commune Ihanga en conflit avec le camp militaire de Moutoubougou. Ils disent que durant toute cette semaine, ils sont malmenés et battus par les militaires quand ils se rendent dans ces champs situés tout autour du camp militaire de Moutoubougou et indiquent ne pas comprendre pourquoi les militaires veulent se faire justice alors que le burundais, qui avait pris la question en main au mois de février cette année n'a pas encore donné sa décision. Ces habitants de Motoguku indiquent qu'ils exploitent ces terrains depuis les années 1960 et que ce sont les terres de leurs ancêtres et ils se demandent où ils peuvent aller une fois que ces terres sont cédées au camp militaire. De son côté, le gouverneur de Mouanza demande à ces personnes d'attendre tranquillement la décision de l'ombudsman burundais. Oui, nous savons très bien que... Il y a un conflit qui existe entre le camp militaire de Moutoubougou et la population euh, sur les limites foncières. Alors, ce dossier, nous avons fait beaucoup de réunions à, à ce propos. Même le dossier a été transmis à l'Ombudsman du Burundi. Alors, je demanderai à la population d'attendre la décision qui sera prise par l'Ombudsman du Burundi. Ces terrains qui sont en conflit se situent tout autour du camp militaire de Moutoubougou et sont estimés à plus de 500 hectares. Exploité par plus de 10 000 ménages de Motobuku, Rugunga, Gihongwe et Timbisi, comme le disent les exploitants Specialitas Kalanyana à Motobuku pour la radio Sanganiro. Merci, Space. en boucle l'actualité nationale par ce reportage concernant les marchandises comme les mandarines, le savon et les boissons alcoolisées qui sont exportées du Burundi vers la Tanzanie en transitant par le port de Kigoma via le lac Tanganyika. Et c'est ce que fait savoir le représentant à de Soport qui appelle les opérateurs burundais à augmenter et diversifier les produits qu'ils exportent en Tanzanie. Le consul général du Burundi à Kigoma trouve que la voie maritime est plus avantageuse que la voie routière. C'est un reportage signé Moïse Misako. Le directeur agent du port d'Okigoma invite les commerçants burundais d'augmenter le volume des marchandises qu'ils exportent en Tanzanie. Selon lui, la quantité des boissons alcoolisées exportées est encore faible. Malumem Mchanga affirme que les produits burundais sont appréciés à Kigoma. Beaucoup de marchandises qui transitent par le port de Kigoma sont constituées par les mandarines, les savons, les jus ainsi que les boissons comme la moustelle qui est de faible quantité. Ils peuvent voir comment augmenter la quantité car ces produits sont plus appréciés en Tanzanie. Ici au port, nous invitons les commerçants. On observe aussi les produits comme le café et le thé. A côté de cela, Malou Memchanga trouve que les commerçants burundais devraient diversifier les produits qu'ils exportent à Kigoma, voire dans d'autres coins de la Tanzanie. Les producteurs des boissons alcoolisées devraient augmenter la quantité de boissons à exporter en Tanzanie. Ce sont des produits de bonne qualité et de ne pas les vendre uniquement à Kigoma, mais aussi à Dar es Salaam, où il y a Une forte demande à Mwanza, Il faut respecter la loi qui régit le commerce entre le Burundi et la Tanzanie. De son côté, Jérémy Kekenois, consul général du Burundi Akigoma, revient sur l'exploitation de la voie lacustre qu'il trouve plus avantageuse. C'est vraiment un corridor qui reviendrait beaucoup moins cher pour non seulement les produits pétroliers, mais aussi pour tous autres articles portés parce que la voie fluviale, la voie lacustre a toujours été émangée par la, à la voie terrestre. Et puis du port de, de au port de Bujumbora, c'est une voie maritime assez vraiment sécurisée et sûre, comme tout le monde le sait, et beaucoup moins coûteuse. Le port d'Okigoma a été construit en 1922 à l'époque des Belges pour servir les pays riverains du lac Tanganyika, selon le directeur adjoint du port d'Okigoma. Actualité internationale. Au Sénégal, le Locan présidentiel a perdu la majorité absolue après la proclamation ce jeudi des résultats officiels provisoires des, des élections législatives du 31 juillet, bien qu'il reste en tête d'une très courte avance. Sur les 165 sièges en jeu, la coalition du président Macky Sall a obtenu 82 députés et fait moins bien que les 125 décrochés en 2017. En 2017 tandis que l'opposition gagne 80 sièges de députés au total. Et ce sera la première fois depuis l'indépendance du pays en 1960 que la formation au pouvoir n'aura pas d'autre choix que de s'appuyer sur d'autres forces du Parlement pour faire passer ses lois. Experts et observateurs disent que ces résultats pour convaincre le président de la République, désavoué par les urnes, de renoncer au projet qui lui est prêté de se représenter à la présidentielle de 2024. Le président Macky Sall, élu en 2012 pour 7 ans et réélu en 2019 pour 5 ans, maintient en effet le flou sur ses intentions. Et les présidents en exercice de l'Union africaine et de la CDAO, le Sénégal et le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Mbalo devraient se rendre à Kiev en Ukraine à l'invitation des chefs de l'État, Volodymyr Zelensky. Ce déplacement, a confirmé lors d'un entretien téléphonique entre l'Ukrainien et l'Obis au Guinéen, ce 4 août, doit avoir lieu avant la fin du mois. Le 3 juin, Macky Sall avait rencontré le président russe Vladimir Poutine lors d'un déplacement très remarqué à Moscou en compagnie du président de la Commission de l'Union africaine, le tchadien Moussa Faki Mahamat. Décidé à lutter contre la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, l'Union africaine a choisi d'adopter la neutralité dans Ce conflit. Et voilà, il est 7h, bientôt 15 minutes à Boujamboura et sur Issa c'est la fin de ce journal. Mais avant de nous séparer, je vous en rappelle, les grandes articulations.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 Habitant de Moudoubougou en commune Gihanga de la province Goubanzan, conflit foncier avec le camp militaire Moudoubougou, accuse les militaires de les malmener quand ils se rendent dans les champs et sollicite l'intervention du médiateur national déjà saisi pour cette affaire. Vous venez de le suivre en actualité internationale. Au Sénégal, l'opposition a réussi son pari de pousser le parti au pouvoir à la cohabitation à l'Assemblée nationale et c'est une première depuis l'indépendance du pays en 1960.